ici Maxin de l'épée légendaire oubliez le monde réel et le volume car vous entrez dans la réalité réalité augmentée la techno à un autre niveau bienvenue tout le monde dans cette troisième élément de la réalité augmentée la techno à un autre niveau sur les ondes de la radio c'est' en podcast aussi sur le 3w.factorgeek.com Jean-Benoît Gagné qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes avec moi deux autres hommes deux collaborateurs de renom que j'ai choisi avec avec beaucoup de écoute du talent j'ai un, un flair j'ai un flair j'ai du pif pour reconnaître le talent avec nous Dominique Simard salut Dom euh, premièrement euh, deux erreurs bon encore ben, la première non La première, c'est bien repris. Au lieu de dire « Bonjour, bonsoir, t'as dit bienvenue ». ouais Mais ça ne dure pas 30 minutes, mais une heure. C'est vrai, hein? Je pas de 60 ouais, ouais. minutes. Ben, c'est si, difficile si de faire 30 minutes, on est pas au courant encore. <rire> fais... hey, on parle 30 minutes pour rien, ça veut dire. Oui, c'est ça, on coupe le show avant les, euh, avant les, les, après les 30 minutes, là, on coupe ça. Merci, bonsoir, on fait ça dans le vide pour le fun. C'est ça. Ah, okay, de toute ça façon, on n'est pas payé, fait que tu sais, 30 ou 60 minutes, hein? Et comment ça, on n'est pas payé? cest on n'est pas payé? <rire> Ah ok un autre information que j'ai gardé pour moi l'autre voix mielleuse que vous avez entendu il est euh, criard aussi sur les ondes de la radio Cielo euh, avec le podcast automobile Luc Desomo salut Luc bonsoir le seul des deux qui me critique pas semaine après semaine <rire> Ah, attends, ça s'en vient. Ah, c'est parce qu'il y, y a déjà une chronique sur ton show. Hein, fait qu'il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Moi, pas grave, c'est toi qui viens de me chercher. <rire> c'est là la différence. Cette semaine, encore une fois, on va vous parler un peu de techno. Beaucoup de jeux vidéo. On a comme pris une tendance vraiment à jaser presque à 100% de ce côté-là. Mais cette semaine, quelques nouvelles technologiques. Mais avant toute chose, je vais commencer par vous demander à chacun votre tour, les garçons. à quoi vous avez joué cette semaine. Commençons justement avec Luc. Ben Moi, j'ai commencé à jouer des petits jeux, des petits jeux que j'ai trouvé sur iPad, dont deux que je vais vous parler ce soir. Un qui s'appelle Catapult King et l'autre qui s'appelle euh, Spider, de Secret of Bryce Manor HD. Écoute, j'essaie d'écrire ça, de prendre ça en note, pas évident. <rire> non, ça fait des points scrabble, mais tu as besoin d'avoir bien des lettres. Ouais, euh, sinon, toi, de ton côté, Dominique Euh, ben, écoute, je, je... Hello Cat. Ouais, euh... On est surpris, on est surpris. <rire> J'ai joué à... J'ai commencé à jouer à... Attends un il faut que je le dise, là, Off, Orcs, and Men. Bon, je l'ai eu. <rire> euh, J'ai joué à quoi, pour part ça? Euh, hey, J'ai même pas commencé à Street 3 encore. J'ai tellement pas le temps. J'ai joué à WWA13, que je vais parler tantôt. Need for Speed, Most Wanted. Euh, J'ai joué à un petit jeu téléchargeable qui s'appelle PID euh, sur Xbox One 4. Qu'est-ce que j'ai choisi pour ça? Quoi, euh, ça ressemble pas mal à ça je te dirais ça a été pas mal ma semaine à date c'est euh, déjà euh, trois fois plus que moi j'ai eu une grosse <rire> semaine à job, j'ai joué euh, à Pokémon version noire 2 euh, dont je vais euh, vous faire euh, un peu le compte rendu un peu la critique euh, un peu plus tard dans l'émission et aussi j'ai débuté Assassin's Creed 3 euh, je suis à la naissance du personnage principal as du jeu t'as reçu ta copie enfin ouais, je eu. Ben, oh. rapidement même j'ai eu 48 heures après la, la sortie je m'attendais à un délai plus plus longue ça <rire> connaissant la façon euh, de procéder mais là j'ai pas passé directement avec le, le, le fabricant du jeu j'ai été avec un tiers avec un magasin c'était euh, c'était plus vite étonnamment OK donc tu as pas été obligé de revendre ta copie de Nature 13 pour l'acheter Non non ben ah, okay. je je veux la garder encore euh... Ben quoi ça fait un excellent ouvert je te dis ça comme ça C'est <rire> vrai un... <rire> C'est pas vrai un CD, ça fait jamais un bon souverain parce que la condensation passe à travers puis ça mouille la table pareil. Il ah, y a un okay, trou dans le milieu. Ouais, moi, je parlais la... de la boîte au complet avec le plastique ah. tout ça. Ouais. Okay, dans ce mais tu peux jouer au frisbee avec. Bon, ça c'est pas pire parce que c'est assez. Euh, ça, ça, ça part quand même assez bien là, comme frisbee un, un DVD. Là, fait que. Oui, c'est un bon début. Donc voilà pour notre semaine en jeu. Euh, Dom, toi tu vas nous parler bien sûr de euh, la lutte WWE 13-13. Euh, Une bonne impression, je pense qu'on va, euh... qu va perdre une partie de l'auditoire. <rire> ah non, mais c'est correct. Il y a des gens qui trippent là-dessus. puis euh, C'est un excellent jeu euh, cette année euh, pour la 13e édition. Je dis 13, mais c'est euh, juste l'année. Effectivement, parce que ça fait quand même assez de 13. Ah, oui. Ça fait très longtemps. On va rendre plus qu'à 13, parce que ça a commencé cette série-là sur le PlayStation 1. Ah, et ça oui, fait non? quand même assez longtemps. Là. fait une coupe de jeux qui sortent, mettons. Effectivement. effectivement. On va débuter, euh, si vous le voulez bien... Euh, Avec les actualités, j'ai pour vous quatre petites nouvelles. C'était notre sujet de discussion alors des ondes avant de commencer. L'émission la fameuse PlayStation 4, il y a des trucs qui commencent à sortir et semblerait-il et ça c'est la presse techno qui nous l'annonce que la PlayStation 4 serait officialisée. Pour 2013, on voudrait euh, lancer euh, la PlayStation euh, 4 euh, officiellement lors d'un événement organisé par Sony euh, peu de temps avant le salon de Los Angeles, donc le fameux E3. Euh, ça, c'est euh, une source spécialisée dans le domaine, le Orbis. Euh, qui, euh, Orbis, c'est le nom de la console pour le développement, donc le fameux nom de code. Et c'est des sites là, spécialisés dans le domaine du jeu vidéo, vg247.com. Euh, Je ne sais pourquoi ça s'appelle comme ça. « Video sorti... Game 24-7 » Ah ouais c'est vrai t'as raison ouais. la traduction hein bravo <rire> <j 'ai rire> <joué>. bravo <rire> ah, d'homme deux morceaux de robot ouais je chamois là-dessus la prochaine console donc de Sony euh, serait euh, bien sûr encore un, un, en mesure de lire des sports physiques on sait que ça s'en vient tranquillement vers euh, le téléchargement et le fait qu'il y aura pu peut-être éventuellement de supports physiques avec un lecteur Blu-ray euh, on afficherait de la résolution 1080p donc du vrai Full HD 60 images secondes et On dit ça ben on s'entend là c'est que c'est ouais, de Ouais mais ils avaient promis ça que la PS5 aussi pour nous attendre encore. Hein. Ouais mais là c'est une nouvelle console tant qu'elle la développer. On se met à développer <rire> pour qu'elle dépasse ce qu'on a actuellement et c'est là c'est justement là, on dit elle serait assez puissante pour anticiper le marché de demain. Ben oui, fraterrer la, na... la, la navette spatiale <rire> tant que ça. On l'a tout entendu que le lancement de la PS5. Ah non, je sais exactement mais, euh, mais on y essaie y a de fois, vendre par exemple, il y en a fait je veux savoir est-ce que Ça a été annoncé qu'elle sortirait cette journée-là ou il serait annoncé pas sortirait comme avant Noël. Elle serait annoncée euh, en euh, lors d'un événement Sony peu avant le E3 cette année, OK euh, ouais. euh, et après ça, ça sortirait au courant de 2013 la console. Ah, c'est ça, OK, parce que Sony ça en là-dessus parce que euh, je me souviens quand qu'ils avaient annoncé la PS3 Slim Euh, a 3 euh, au mois de juin, est vendu après ça au mois de septembre. Mais la 360 Slim, eux, quand ils l'ont annoncé, la journée qu'ils annoncé au a 3 le lendemain était déjà en vente. Euh, mais écoute, c'est sûr qu'ils veulent pas, ils veulent pas se faire couper l'arbre sur le pied que la, la, la nouvelle Xbox, surtout que ils vont probablement avoir le même format euh, de, de jeu là-dedans, donc du Blu-ray probablement les deux. Donc, euh, qui va avoir la meilleure encore là, on ne sait pas. Par contre, s'ils font comme avec Xbox, la Xbox et PS3, avec la Xbox maintenant y a un an d'avance. Oui, je pense pas. Mais tu comprends que c'est plus facile de développer la PS4 maintenant que la PS3 parce que ça va être architecturement parlant, ça va être la même affaire qu'un ordinateur. Ce qui est pas que la PS3, premièrement, ce qui marche avec la PS Vita, c'est pour ça que la cross-platform entre les deux fonctionne pas, puis que Sony il se vantait va de ça au début de l'année, ils disent oh, on va pas jouer des jeux autant sur PS Vita qu'en même temps sur PS3. La plupart des jeux marchent pas parce que c'est pas la même architecture les deux consoles. Ouais, c'est difficile de, de de produire des jeux pour de multiples plateformes et en plus mm -hmm. quand il faut supporter un, un sport qui est mobile beaucoup moins puissant, c'est euh, c'est pas évident là. Ben dans ça là tu l'annonces pas? bah ouais, oui mais ça c'est mentalité et Sony ça fait longtemps qu'ils font ça <rire> et on dit euh, d'ailleurs déjà que euh, certaines entreprises certains développeurs auraient déjà des kits de travail euh, pour développer des produits commencé à se à, à s'habituer à travailler avec euh, la nouvelle console donc des kits de développement et le nom de code jusqu'à maintenant qui est pas définitif bien entendu là ça s'appelle Orbis donc pour la PlayStation 4 mais on s'entend que si on l'a fait PS1 PS2 PS3, je pense qu'on va y aller avec la 4, ce serait tout simplement logique. Ou ouais, peut-être mais... la, la nouvelle PS3. T'sais. Ouais, pour y aller avec la <rire> la, la nouvelle PS2.0. <rire> non mais tu sais, ils vont faire comme comme Apple avec le, le nouvel iPad, ça va être la nouvelle PS3. Peut-être. Mais ouais, sauf que encore là, je veux dire, console pour console. Je... Je suis pas sûr, honnêtement, que ça fait juste comme 2-3 mois qu'ils ont déjà les, les kits de développement les deux consoles. S'il y a des jeux... S'ils sortent la console en 2013, euh, donc on s'en va de 2013 dans deux mois à peine, euh, il reste plus grand temps à développer des jeux. Fait on s'entend que les, les développeurs se fait au moins 6-7 mois qui ont les, les kits de développement déjà entre les mains. Sinon, tu peux pas vendre une console avec aucun jeu au lancement. Regarde, la Wii U, ils ont compris. là, Ils ont 23 titres au lancement. C'est jamais vu. C'est ça. bah bon, ça, ça, ça fait un bout que ça ça fait un bout que de nitel politique ils vu les que de oui, développement ben chez ben les ben chez ben les ben développeurs oui. fait, regarde c'est mais T'sais, les rumeurs oui il y en a que c'est vrai mais il y en a d'autres que pas dire comme on dit chez nous c'est poussé par les cheveux Euh, t'as faut que t'appelles <rire> puis laisses aussi là, faut que tu y aies avec ton jugement puis ton expérience aussi là. mais là moi d'homme je ne suis que sais je ne suis que le messager je te donne l'information les crédits dans le domaine ah non mais je te donne l'information qui est officielle que l'équipe ouais, de développement je... sont là depuis des mois dans les dans les entreprises chez les développeurs entre les branches ouais. on le sait tu sais ils disent que tu vas l'entendre aussi hein exactement Et voilà. Prochaine nouvelle, si euh, ça vous tente de travailler dans le domaine du jeu vidéo, vous avez peut-être une opportunité, 40 postes à combler euh, chez euh, Ubisoft euh, pour créer euh, Watch dog C'est euh, Ubisoft Reflections, ceux qui sont derrière Driver euh, San Francisco, qui sont à la recherche de 40 personnes pour travailler sur le titre très attendu, Watch Watchdog, euh, qui pourtant semblait euh, déjà dans son développement être assez avancé. Euh, on veut euh, chez Ubisoft que ça devienne une autre franchise fort un peu à la manière de Assassin's Creed. Et les premières images, là, les vidéos qu'on a vues lors des euh, derniers salons là, dans le domaine du jeu vidéo laissaient présager euh, justement que ce jeu-là aurait la capacité euh, d'être justement un blockbuster, d'être un gros vendeur. On se retrouve dans un univers semi-futuriste près de nous quand même en termes de période de temps où est-ce que les gens sont tellement connectés à Internet via les téléphones mobiles et tout ça qu'on est en mesure de empiéter, d'avoir des connaissances et d'avoir le contrôle sur des technologies, mais aussi des connaissances sur les personnes, avoir le contrôle de l'environnement qui nous entoure, l'environnement immédiat et même plus loin. Donc, ça semblait être très intéressant dans un monde ouvert. Euh, C'est un dossier qu'on continue à suivre, un jeu en développement actuellement. 40 personnes recherchées. Est-ce que l'un de vous deux va aller euh, postuler? Pas du euh, tout. Non, mais moi, j'ai quelque chose là-dessus, par C'est ouais. que si tes auditeurs, nos auditeurs, les auditeurs sont intéressés à ce qu'on va retrouver un peu dans le jeu, qui suivent la série Personnes d'intérêt à Z-Télé, à V-Télé, Des fois quand tu as trop de lettres puis tout ça, malin, oui. ça va être A télé, B télé, A euh, V télé, là, qui est lancé TQS, ça part je pense le mercredi à 21h. Euh, C'est basé sur le, sensiblement sur la même la, la même chose. C'est qu'il y, y a un ordinateur qui contrôle tout dans la ville, puis ça à peu près sensiblement. Puis même euh, Denis Talbot m'a donné, s'est dit, euh, est-ce que Ubisoft ils ont essayé d'avoir le nom de cette série-là ou sont vraiment ils n'ont pas pensé à ça parce que ça ressemble ça vraiment beaucoup. Là. Il y avait un film dans le temps il y a quelques années. On s'entend là, les moyens étaient moins élevés, puis tu sais la technologie n'était pas rendue. Où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui Donc ça avait l'air encore plus invraisemblable. Mais avec Will Smith là, où est-ce qu'on développait justement des technologies comme ça puis On était surveillé par les caméras de sécurité dans les ville, bon, c'est une grosse aventure un film de semi-action euh, il y a avec quelques Will années. Smith, dis, euh. Ouais, il me semble. C'était pas c'était pas, pas Eagle Eye shot? Ouais, peut-être. Ah Eagle Ah ben oui, OK. Eagle ouais. Eye avec euh, ouais. notre préféré à tous Shia euh, LaBeuf. Ah ouais, mais Transformers Ouais, c'est ça lui. Écoute, coup, j'ai mangé Shia LaBeuf <rire> avec euh, avec <rire> Will Smith. Ça va pas. Bon, tu pas la bonne couleur puis tu <rire> ah, vraiment ça. pas la même qualité d'acteur non plus. <rire> non. On va te le pardonner, c'est pas grave. OK. Grand Theft Auto 5, c'est un jeu qui est bien entendu très euh, attendu par les amateurs. Euh, on a laissé une bonne période entre le 4 et le 5, un développement euh, qui semble être de longue haleine et là, on commence à avoir plus d'informations. Euh, c'est euh, Le magazine américain Game Informer qui a mis la main sur quelques informations exclusives sur le jeu de Rockstar, le personnage principal se nommerait Albert de Silva, 42 ans, originaire de Porto Rico, divorcé, deux enfants. C'est le genre d'informations qu'on veut absolument savoir. Aime les marches sur la plage. C'est quoi son lot d'assence sociale? Je ne sais pas. Ça? On dit ah. que son background, là, son, son historique, il le plonge dans le crime après avoir été ruiné dans une escroquerie de type euh, euh, entreprise pyramidale. Il était sous à Montréal, lui, avant? Je le sais pas, mais ça, même, <rire> ça, même, ça ressemble à ça. Euh, aussi, on dit qu'on croiserait certains euh, personnages des euh, itérations précédentes, entre autres le gang de Grove Street euh, qu'on a vu dans San Andreas, mais on ne croiserait pas les personnages euh, de CJ. Euh, il serait possible d'acquérir des euh, propriétés, donc des maisons, une ou plusieurs euh, personnes euh, Un ou plusieurs personnages, oui, de GTA 4 feraient leur apparition dans le jeu. On pourrait euh, personnaliser les voitures, le personnage aussi, mais simplement les vêtements. Euh, le groupe fictif Love Fist de GTA Vice City serait présent. <rire> wow! Wow! Deux mini-jeux. font vraiment un retour en arrière avec ça. Là. Ouais, ils essaient de vraiment tisser des liens entre les différentes ouais. euh, plateformes euh, et différentes itérations du jeu. Des mini-jeux, du golf, du tennis. Quelques chansons déjà annoncées. Ça, c'est un bout euh, quand même plus intéressant. My Michel de Guns N' Roses. Magic Power de Triumph. Euh, California Dreaming de Beach Boys. Et Beautiful de Snoop Dogg et Pharrell. Donc, c'est probablement, pour ben. moi, là, personnellement, l'information la plus pertinente du lot. C'est celle-là. L'histoire de Grand Theft Auto Tu remarqueras que Rockstar sont très avares quand c'est le temps de sortir des informations avant que le jeu sorte. Mais la semaine passée, il euh, bon, y, y a certaines informations qui ont coulé qui n'avaient pas dû. Puis Depuis ce temps-là, je pense que Rockstar se sont dit, soit que ces autres qui sont à la source, vraiment, qui ont sorti ça, là, pour comme « hyper » le jeu, ou euh, « euh, engouementer » le jeu, ça se dit pas, mais en tout cas. Créer un engouement. Créer ouais. un engouement. Ça, c'est ça. Euh, fait que donc, euh, j'aimerais de me demander si vraiment c'est eux qui ont pas fait ça, ou carrément ils se sont dit ah ben là, regarde, euh, ça commence à sortir, fait qu'on va commencer à donner une autre issue. tant qu'à avoir, euh, tu sais, tant qu'à avoir des informations qui coulent au bien que ça vienne de nous autres, euh, tant qu'à, tu sais, on, on sortira l'information que nous on veut, au lieu de faire sortir l'information qu'on veut peut-être, on contrôle peut-être les, les failles ainsi. parce que ça avait été une très grosse déception qui était pas présent au, au dernier 3 cette année. C'est vrai. il euh, y a beaucoup de monde qui ont chialé par rapport à ça ben ouais non, commence à Rockstar, ils sont pas là puis qu'il y a pas de jeu puis on comprend pas. Ben ouais, nous autres on n'a pas compris encore puis je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils était pas là non plus mais bon. Euh, <rire> L'oublier. Quelqu'un qui l'a pas mis à son agenda. Eh, <rire> hey, quoi, il y avait le 3. Oh, on oublie. Ouais. Et en terminant, ben, dernière petite nouvelle, euh, je vais y aller euh, rapidement pour qu'on puisse passer à la section euh, plus euh, des chroniques. Euh, on hein? parle de Skype, euh, justement qu'on utilise entre autres pour faire l'émission produit qui a été racheté par Microsoft. Et on se, tu sais, on avait beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que Skype va être complètement dénaturé euh, par Microsoft C'est pas le cas encore. Il y a encore des chances que ça s'en vienne, mais du moins ce qu'on apprend c'est que Microsoft laisserait tomber le service Windows Live Messenger, le fameux MSN euh, du bon vieux temps, on le laisserait tomber euh, pour plancher simplement sur Skype. On réunirait les deux services sous la même plateforme qui se nommerait Skype. Faut dire que le développement de celle-ci avec les euh, avec maintenant il y a des téléviseurs qui l'intègrent, euh, la vidéo, les communications euh, vocales et oui aussi le chatting euh, par clavier, c'est très intéressant, c'est déjà tout intégré dans Skype. Donc, tant qu'à avoir à développer des nouvelles choses, il y a de nouveaux produits, euh, de nouvelles capacités dans euh, Windows Live euh, Messenger. Tout ce bain de prendre Skype qu'il a fait déjà et le mettre de l'avant. Donc, euh, finalement, Microsoft pour l'instant ne nuit pas encore au produit est Skype. J'ai encore un ah. commentaire là-dessus. Vas-y. Euh, premièrement, ça surprend pas personne parce que de un. Euh, Hotmail, qui était affilié avec euh, Windows Live Messenger, c'est de ça qui servait pour ton courriel. Ça existe plus. Maintenant, ça a été remplacé par Outlook, de un. Euh, deux, il n'y a plus vraiment personne qui utilise encore Windows Live Messenger. Avec les Twitter, Facebook, Google+, Le monde n plus besoin de ça pour être chatté, quelque chose comme ça. Je veux dire, tu sais, Yahoo, avant, c'était bien le fun, mais ça a perdu son liste. Windows Live Messenger, c'est la même chose. Euh, puis là, tu regardes aussi avec Skype. Je veux dire, les podcasts se font avec quoi, la plupart du temps avec Skype. Je veux dire, le monde se réunissent avec ça. Mm. Puis Windows Live Messenger, ça a pris le bord. Dire, tu sais, tu peux faire... Ce que tu fais avec Skype, tu peux le faire avec Google aussi, avec Google Talk maintenant. Donc, tu sais, c ça a plus vraiment sa raison d'être. C'est comme un peu l'ancêtre de, de pas mal tout qu ce qui euh, médias sociaux maintenant. Fait que, C'est un peu normal qu'il l'abandonne. Il, abandonne. il abandonne pas tant que tel, il l'intègre avec Skype, mais ça a pas été officiellement encore annoncé. Ça devrait l'être début de la semaine, peut-être demain ou mercredi. Hein. Je l'aimerais à voir ouais. qu'est-ce qu'on voit, quel avantage Skype va acquérir grâce à Windows Live Messenger. Je pense que tout ce que ouais. euh, MSN, dans le temps faisait, Skype le fait. Mm -hmm. euh, Écoute, je sais pas, peut-être qu'ils vont mettre une version pro payante avec ça. J'ai aucune idée, tu sais, je dis Skype pour l'instant c'est gratuit. J'ai ouais, mais... quelque chose à gagner. Moi je pense qu'on y perd si euh, jamais c'est le cas. Ouais, mais tu regardes, regarde Twitch TV qui est en fait gratuitement, il euh, y a une version pro. Euh Stream est en fait gratuitement, il y a une version pro, euh, pro aussi, tu sais, fait que chaque ciel maintenant a une version basique qui fonctionne très bien. mais aussi une version pro qui donne le plus d'avantages est-ce que ça va être intégré là-dedans je sais pas parce que ça fait plusieurs années bah là maintenant ça existe plus là, mais ça fait plusieurs années que le monde avançait que Hotmail deviendrait payant ce qui n'a jamais été euh, qui aurait peut-être dû devenir un moment donné ça l'a jamais été donc je sais pas est-ce que c'est une bonne décision seul l'avenir va le dire mais euh, bon tu sais moi ça me touche pas vraiment ça fait au moins 4 ans que je suis passé à ça Windows à Messenger en fait Alors ça moi non plus je me souvenais plus. plus euh, anyway, je me souviens plus de la dernière fois que j'ai euh, parlé avec quelqu'un là-dessus. Sincèrement non, est là. Tu plus besoin de ça, c'est comme la messagerie direct Facebook puis il y tu sais comment Skype c'est comme c'est un peu comme si quelqu'un utilisera encore ICQ là j'oserai à un moment donné c'est fini là hey c'était <rire> vraiment très bon ok t'sais, mais ben, moi ouais, j'ai <rire> installé la version 6 de Skype tantôt puis euh, ouais. ben c'est la première fois que Skype me demande veux-tu installer Bing comme moteur de recherche par non. défaut et veux-tu que je t'installe MSN comme page principale quand tu pars ton ton, ton Internet Explorer ou ton Google ou ton Firefox non <rire> j'ai dû décocher les deux je <rire> <Ben>, sais <rire> que Bing se sont améliorés c'est Moi, un moteur de recherche, moi j'utilise à l'occasion. Puis ça fait, moi pour trouver maintenant des images euh, d'une telle grandeur que tu veux, là, Bing fait la job pour ça, honnêtement. Là. Ouais. Ben ils ont bien réussi à utiliser les algorithmes de Google pour trouver les affaires. Ben, exactement. exactement. Ils diront pas, ils diront pas, mon syntaxon, ils, ils font des recherche à partir de Google aussi. Là. Ben c'est sûr. Là. Ils à soir, bien amené pareil. C'est juste le nom qui laisse un peu à désirer, le Bing. Là. Je sais pas, en tout cas. Bing d'en face. Une ben, exactement. On va y aller avec la première chronique de l'émission. Luc, s'est allé au cinéma avec Fiston et Demoiselle en famille pour aller voir Les Mondes de Ralph. Un film qui était somme toute très attendu par les geeks et les gamers puisque dans celui-ci, il y a de nombreuses références à cet univers-là. Oui, c'est un, un film qui est euh, c'est surtout... Bon, c'est dessiné. Il faut s'attendre que c'est plus euh, dirigé vers les enfants que vers les adultes. Euh, c'est c'est c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de petits. caméo de personnages qu'on a connus dans dans les jeux vidéo étant plus jeune comme bon y a, si les gens qui ont vu la bande annonce voient qu'on a, a Bowser l'ennemi juré de Mario il euh, y a le docteur Eggman qui est dans qui vient de Sonic euh, on a Qbert on a Chun Li Cammy puis Blanka qui viennent de Street Fighter on a, a d'Alternative Beast Zangief aussi euh, t'as Paperboy du célèbre jeu Paperboy on a même euh, l'autruche puis le chevalier de Jaws, on a Frogger, on a Dig Dog, Pac Man, tu sais, euh, et on a même droit à avoir les deux petits euh, les deux petites palettes de pong dans le jeu, puis on <rire> a Peter Pepper, ce qui se rappellent de Peter Pepper, c'était le jeu Burger Time, ouais. euh, donc il y a plein de petits caméos comme ça, faut vraiment Euh, je vous dirais que l'histoire est correcte, euh, mais sans plus. L'histoire est le fun, mais à un moment donné, on vient que moi, je, à un moment donné, je trouvais que il y tirait trop, puis on voyait que c'est là qui essaient d'embarquer euh, plus pour plaire aux enfants que plaire aux adultes. On, on essaie de plaire aux adultes en le montrant. des choses qu'ils connaissent puis qui ont déjà vues là comme des personnages de jeux vidéo de notre temps mais pour le restant pour l'histoire c'est assez c'est assez simple puis on passe vraiment notre notre temps dans deux jeux vidéo autres que celui de Ralph euh, mais euh, j'aurais aimé qu'ils en mettent plus donc on va commencer par le début l'histoire de Ralph c'est simple Ralph c'est un, un méchant d'un jeu qui s'appelle euh, Fixit Felix euh, Fixit Felix c'est un jeu qui on pourrait là puis là ça vient de de moi là c'est un c'est un jeu qui ressemble un peu à un mix de on pourrait dire uh, rampage du temps où ce que on était uh, une de trois uh, de trois bébêtes méchantes puis on détruisait des buildings puis ça va chercher un peu un peu aussi peut-être uh, Mario ou Donkey Kong c'est un peu dans ce style là fait que Ralph lui c'est le grand méchant uh, du jeu uh, Fixit Felix qui Euh, un peu à la Donkey Kong, lui détruit un building en haut au lieu de pitcher des barils, Il détruit un building, puis pendant ce temps-là, le, le, Félix doit aller réparer le, le building en question pour sauver les habitants qui sont dedans. Bon, euh, Ralph se tanne un peu d'avoir toujours le rôle du méchant parce que on s'aperçoit un peu à la histoire de jouets, ou Toy Story, ceux qui, qui préfèrent le titre original, euh, après, la, quand l'arcade est fermée, Bon ben, ils reprennent une vie normale, aussi normale que un, des personnages de jeux vidéo peuvent l'apprendre, mais comme dans euh, le monde de Fixit Félix, euh, quand l'arcade ferme, ben là Félix et tous les tous les gens qui restent dans le building se rencontrent pour faire un petit party, prendre un verre puis tout ça. Et Ralph lui, vu qu'il est le méchant, est laissé de côté et personne ne l'aime vraiment. Donc c'est pas comme si tout le monde acceptait qu'il jouait un rôle dans le jeu, il est vraiment le méchant de service. Fait qu'il vit tout seul dans son dépotoir, euh, il peut pas aller voir les gens pour aller faire la fête avec les autres. Puis il est un peu tanné de ce rôle-là. Puis il aimerait ça peut-être faire quelque chose d'autre. Puis montrer qu'il peut être un héros lui aussi. Commentaire C'est là que la partie euh, caméo, on embarque dans un rôle dans un autre jeu, en, euh, arrive. C'est ça. Là, ce qui, ce qui va se passer, c'est Ral euh, va essayer d'aller voir Félix. Puis les, les, les personnes qui restent dans euh, un des buildings, qui ben, dans le building qui détruit à tous les jours que les, les, les jeunes viennent jouer à l'arcade, euh, ils vont aller voir. du Garde, j'aimerais ça, peut-être. Tu es puis euh, manger un petit morceau de gâteau parce que c'est le 30e anniversaire du jeu. Euh, Fixe ça, Félix. Donc ils, ils veulent fêter. ce jeu là puis il s'aperçoit qu'il y a un gros party chez Félix mais lui il a pas été invité fait qu'il s'invite il va cogner à la porte puis il parle à Félix un peu du gâteau moi j'ai jamais mangé ça du gâteau puis que Félix bon mais peut-être t'aimerais tu ça? venir manger un morceau sûrement que t'aimerais pas ça il dit ah oui j'aimerais ça fait là il rentre et comme de fait en rentrant dans, dans l'appartement Ben il est grand, il détruit le plafond. Il assomme Félix, qui meurt. Il meurt. Mais il meurt, mais il revient automatiquement. C'est comme, tu sais, il a passé une vie. Fait que c'est pas grave, il revient. <rire> il est tout en santé, il est prêt pour recommencer. Fait que là, les gens se mettent toutes contre lui. Le fout à la porte. Puis là, ben c'est là qui décide qu'il y en a assez d'être le méchant. Fait qu'on le retrouve dans une euh, une réunion de méchants anonymes, euh, qui est la scène qu'on voit. Euh, dans la bande-annonce du film qui passe à la télévision euh, une fois ou deux annonces présentement presque pour la publicité. c'est là qu'on c'est c'est là qui est une des meilleures scènes où ce qu'on voit Bowser, on voit Zangief, on voit euh, euh, Byron qui est le grand méchant de Street Fighter, on voit un des fantômes de Pac-Man. C'est lui comme le psychologue ou le, la, la personne qui gère un peu le, le rendez-vous. Euh, on voit plein plein de personnages de jeux vidéo. qui sont là puis qui sont toutes des méchants on voit même Satan qui est là puis là qui essaie de se convaincre qu'être méchant c'est pas si pire que ça en autant que es méchant dans ton jeu mais t'es pas méchant en dehors du jeu puis dans la vraie vie puis là c'est là que Ralph il dit moi je suis tanné d'être le méchant je veux essayer de faire quelque chose d'autre euh, ce qui est très ce qui est très le fun la manière ont imaginé ça c'est que le, le fil électrique qui va à la prise de courant, puis c'est tout sur des espèces de bords avec 15 machines branchées après la même prise, comme dans une vraie arcade, finalement, permet de se rendre à une gare centrale de jeux vidéo. Mais Quand tu es dans la gare centrale, tu vois chaque jeu vidéo qui est branché sur la prise. fait qu'on voit euh, les pancartes allumées avec Frogger, Dig Dog. Puis là, tu peux changer de jeu, mais la chose que les personnages sont avertis, c'est s'ils vont dans un jeu qui est pas le leur, ils peuvent mourir et ne seront pas régénérés. Fait que tu pas cinq vies si tu meurs dans un jeu qui est pas le tien. C'est fini, tu joues plus. Donc, euh, Ralph se promène un peu. Puis là, il veut devenir un héros. Fait que lui, il va dans d'autres jeux vidéo pour essayer de se gagner une médaille pour prouver aux gens de son jeu qu'il peut être un bon aussi. Fait que c'est un peu l'histoire, où, où ce que l'histoire s'en va. Euh, J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de jeux vidéo, qu'on aille vraiment faire des visites dans des jeux euh, autres que les, les deux principaux qui nous mettent comme ça parce qu'on a un shooter qui ressemble beaucoup à on va faire plaisir à Dom à Halo, avec euh, des extraterrestres puis des des euh, puis des des, des des des humains qui se battent pour essayer de survivre fait que c'est un des jeux qui rentre dedans en essayant je vais aller me chercher une médaille là il vole un costume d'un d'un soldat qui est chez Tapper qui est le jeu de de, de taverne qui avait quand on était quand on était plus jeune qui où ce qu'il fallait passer des des bocs de bière sur un sur un bar pour oh, servir le monde fait que me réveiller des souvenirs ouais. là toi fait qu'il il est chez taper <rire> puis il rencontre un soldat qui a bu un peu trop il vole son uniforme puis il s'en va jouer dans dans ce jeu là puis euh, qui qui s'appelle Heroes Duty fait qu'il rentre ben dans oui. le jeu puis <rire> la la scène est vraiment drôle parce qu'on voit les personnages qui sont normalement non joueurs puis la petite fille qui joue à l'Arcane devant un gros écran avec un fusil dans les mains un peu comme les anciens shooter euh, qu'on avait comme Virtual Cop ou des choses comme ça elle a un gros fusil puis là le jeu commence puis là tu te vo tu vois à l'intérieur du jeu Le, t'as les, les personnages non-joueurs qui sont toutes comme, bon ben, placez-vous, placez-vous, placez-vous, à vient de mettre son 25 scène elle va pèser sur Start, le, le jeu va commencer. Là, ils sont toutes en arrière, toutes prêtes à aller se battre. Puis là, on voit en plein milieu, c'est comme un robot avec une grosse TV. Puis ça, c'est le personnage non-joueur. Fait que son personnage est comme un robot qui roule dans le jeu pour aller tirer. Puis là, t'as les autres personnages qui sont talentaux. Fait que ça, c'est excessivement bien fait, c'est bien pensé. Fait que Ralph va dans ce monde-là. Puis après ça, il se ramasse... Dans un autre jeu, je compterai pas toutes les punches. Là, dans un autre jeu qui s'appelle Sugar Rush, qui est un un genre de Mario Kart euh, vraiment, mais dans un monde sucré. Puis là, c'est quand ma femme a vu ce monde-là, elle dit Moi, je veux aller vivre là. <rire> où ce que toutes tout le, tout les toutes les aides vivants, c'est des bonbons. Euh, les, les, la police, c'est des biscuits Oreo, euh, des bangs, des choses comme ça. C'est vraiment sucre à grandeur. Les Luc, pistes de course sont faites en chocolat. Luc ta blonde, c'est sûr qu'elle a une New Beetle rose. Là, après ça, c'est sûr. Non, elle a pas de New Beetle rose. Elle se promène en Ford Escape gris. Ah, Mais euh, ça manque cas, de sucre un peu dans sa vie. Je comprends, c'est le droit. Ça manque de ça. <rire> fait que c'est vraiment un monde sucré avec les arbres sont faites en barbe à papa. Là. Fait que ça c'est le monde de la course. Puis ils vont rencontrer euh, la, la, la, la personnage, euh, la deuxième personnage principal euh, du jeu, qui est Vanellope. qui euh, est une anomalie, elle, elle a un bug, fait que de temps en temps elle va disparaître, on voit du code comme dans elle, parce qu'elle a été comme mal programmée, puis il va essayer de, il va venir aimer avec elle, puis va essayer de l'aider à gagner une course, des choses comme bon. ça. C'est un film qui est vraiment pour les enfants. À un moment donné, on, on, on, on tasse un peu les caméos puis la nostalgie pour faire plaisir aux adultes, puis on ça va vraiment plus vers l'histoire enfant. Euh, ça me fait penser un, bon un peu. Euh, ça me fait penser, je sais pas. Si, écoute, Luc, tu devais peut-être pas écouter ça là, mais à Canal Famille, dans le temps, la euh, télésérie de dessins animés en 3D Mega Bug. est-ce qu'on, où est-ce qu euh, est que les personnages principaux étaient les méchants dans les jeux Pis Le but c'était pas de laisser gagner l'utilisateur, parce qu'une fois qu'il gagnait, l'édifice ou le, le, la cartouche euh, était détruite, puis il pouvait plus jouer. Dans le fond, leur monde était entré de s'écouler tranquillement par manier. La découverte de l'Internet s'en allait là-dedans en bateau. Bon, grosse affaire. Ça me fait penser un peu à ça, le fait qu'on soit à la place des euh, personnages dans un jeu. Euh, ce que j'ai entendu euh, sur euh, Twitter, ce que j'ai lu, c'est que c'était le film probablement avec les 30 premières meilleures minutes de film mais qu'après ça ça se gâtait c'est un peu la perspective que t'as aussi Luc c'est ça c'est le fun au début parce qu'on on est on est nostalgique on voit ah ça c'est cool ça c'est cool ah Pac Man tu sais puis la réunion avec toutes les personnages méchants tu sais dans les méchants anonymes c'est vraiment drôle parce que tu vois ils essaie de de se dire ben non on n'est pas stupide on est méchant mais quand même on a un rôle utile tu sais comme Zangief qui dit ben tu sais si moi je j'écrase pas la tête des bons qui qui va écraser la tête des bons Comme pour dire, ça prend quelqu'un pour faire mal au bon, pour ouais, que les bons, c est, c est être des bons, tu sais. Fait que c'est c'est intéressant la manière qui s'est présentée, euh, la, la scène à la gare centrale avec, tu sais, on, là faut vraiment, si vous allez le voir, c'est sûr, c'est un film qu'il faut voir deux fois. Un pour voir le film, puis vous allez le trouver correct. Je dis c'est bon, on sort de là, c'est un bon divertissement, j'ai bien aimé, euh, mais faut le voir une deuxième fois juste pour regarder. Tout les inside on, ce qui est pas l'action la, la, principale. Tu sais quand notre personnage principal marche dans la gare centrale, c'est vraiment de regarder en arrière puis ses côtés pour voir ce qui se passe parce que souvent c'est là qu'il y a des choses intéressantes qu'on va, va voir des Dog puis des personnages qu'on qui sont pas là pour être principaux mais sont là juste comme pour faire des, des flashs puis être comme des petits caméos. Je sais oh ouais, lui il est caché en arrière là-bas. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un film qui est à voir au moins deux fois si ça vous intéresse pour voir et le film et tout ce qu'ils ont mis alentour du film euh, puis il y a des petites scènes en 8 bits qui sont assez intéressantes surtout à la fin là, si vous restez pour les crédits pas nécessairement après les crédits comme les Avengers ou ces films là mais pendant les crédits il euh, y a plein de petites scènes en, en 8 bits des personnages qu'on voyait en 3D euh, super bien détaillés pendant le film qui sont refaits en 8 bits à la fin dans des petits jeux vidéo là donc c'est c'est intéressant J'y donnerais euh, peut-être un 8 sur 10 DVD ou au euh, cinéma? Euh, c'est dur à dire. Moi, je dirais, si vous n'êtes pas énormément des fans de jeux vidéo, ça peut se regarder en, en DVD. Euh, Blu-ray, sûrement plus, parce que c'est vraiment beau. Là. Ils ont vraiment mis beaucoup de détails, donc en haute définition, ça serait probablement la meilleure chose. Si vous êtes fan de jeux vidéo, puis c'est possible d'aller le voir au cinéma, je vous dirais, allez-y. Parfait. On va ça passer va pas. à Dominique pour la chronique test de jeu. Tu as lutté cette semaine contre les méchants contre les bons dans WWE 13. Quelles ben, sont tes euh, impressions Surtout lutter contre le sommeil parce que ça me pas la même coucher. <rire> <rire> Mais euh, bon, écoute. Euh, depuis plusieurs années, je me demandais quand est-ce qu'on aurait un épisode qui semblerait ou serait similaire à ce qu'on nous avait à faire avec Comme the Pain sur la ps 2 Euh, et puis cette année je dirais que c'est pas mal la meilleure itération que j'ai vue depuis au moins au moins les dix dernières années à euh, chaque année Stargate dit oh, « t'argentent on a un gros jeu entre les mains du Riddick exceptionnel ah oui hein? Road Wrestlemania euh, ça me prenait à peu près euh, grosso modo 4-5 heures de finir donc c'est un peu ridicule de baser sa licence sur un mode comme ça il y avait le mode univers oui d'accord que ça c'est pratiquement infini c'est que tu crées carrément tes événements toi-même. Tu peux faire tous les combats de la carte ou euh, tu décides quel combat tu veux faire. Il y a un suivi qui se fait à chaque semaine. Ça, c'est bien. Ça a été intégré encore cette année. Euh, c'est encore aussi long. C'est encore aussi passionnant. Mais euh, pour les plus nostalgiques comme moi, ceux qui ont surtout suivi la lutte dans les années 90, début 2000, vous saviez qu'il y avait une guerre entre la W, -W qui est devenue la W, -W et à cause de la World Wild Found, World Wild Found euh, la Fédération des protections pour les animaux. Oui, euh, World Wildlife Foundation. C'est ouais. ça, il y avait les mêmes logos, mais tu sais, je comprends pas, parce que comme ça, la WWF, ça fait des années, des années, des années que ça existe. là. en tout cas, ils ont perdu leur cause, ils ont été obligés de changer de nom. fait qu'il y a eu une guerre entre la WWF puis WWE et la WCW, qui était la fédération de Ted Turner, qui était basée à Atlanta. que c'était une longue guerre pendant 4 5 ans. Avec Hulk Hogan là qui était en méchant à cette époque là puis là. Avec la n de la New oh. World Order qui euh, se frottait à ça là à la DX, d Generation X du côté de la Fédération de Vince McMahon. Ben tout ça, ils ont intégré ça cette année dans un match qui s'appelle Attitude Era parce que dans ce temps-là, ça s'appelait vraiment comme ça, la Attitude Era. Euh, parce qu'il y avait pas le choix parce que la Fédération de Tat Turner euh, ça faisait 52 semaines qui dominé les ratings donc les codes d'écoute. Pis ça ben c'était jamais vu parce qu'il y avait aucune fédération qui s'était approché de celle de Spectman, j'étais à ce point-là. Puis on fait fallu qu'il trouve quelque chose là, c'était vraiment là bon, il y, a, il y avait un gars qui s'appelait Sonko Sébastien qui qui en voulait à la planète au complet puis que c'était vraiment comme le le méchant de service un peu qui qui qui, qui envoyait carrément paire toute la planète au complet. Mais tout le, le monde l'aimait <rire> mais à cause que il y avait justement c'était ça, euh, il y avait son côté un peu euh, comme Comment je pourrais dire ça euh, Il est en tapant tout le monde. J'adore. Juste mais... un peu, tu sais. C'est écoute. Son slogan, c'est Don't trust anybody. Fait tu sais. Donc son boss qui est Amil Smithman, il s'en foutait y'a qu'un peu. Là. Il disait quoi faire Lui, c'était comme je fais ce que je veux ou que je veux quand que je veux avec qui que je veux puis tout ça dans ta boîte. Mais le monde l'aimait pour ça parce qu'il était comme à, à l'encontre des lois. Il était vraiment un, un, un, un briseur de règles imposées par la fédération. puis s'en foutait un peu de d'asseoir mettre dehors ou pas. Fait que le monde s'identifiait à lui. Il euh, y a eu ça, il y a eu Undertaker, Kane, Mankind, toute cette série-là, de Rock. tout arrivé en même temps. Puis ça, tu, tu le rejoins là-dedans. Si vous vous souvenez, les fans de lutte se souviennent du Montreal Screwjob à 97 à Survivor Series, quand Bret Hart s'est fait voler la ceinture par Charles Mancos et Vince McMahon, euh, ça a été tellement un événement qui a soulevé euh, l'historique de la lutte mondialement. Mais ça, on le reprend là-dedans. On le revit au complet. Ouais. Euh, dans l'attitude d'Era. Ça, c'est super bien. Mais c'était vraiment vrai, hein, cette affaire-là. Euh... Oui, c'est parce que Bret Hart euh, quittait pour s'ennerre dans WCW. Ouais. Euh, mais, euh, ça, ça se peut bien se passer tout ça, mais Vince McMahon, il ne l'a pas pris pas en tout. C'était à la fin de son contrat, il l'a vraiment pas pris. Fait que ce qui est arrivé, c'est que lui, euh, bon, il y avait un combat. Euh, je crois que c'était Iron Man Match, donc ça, ça durait 60 minutes. Puis à la fin, ben. il a comme il, il a fait une prise de soumission puis Brett Hart il a jamais abandonné sauf que Vince McMahon il disait ouais oh, ça de la cloche t'as abandonné l'arbitre t'as de connivence chante Ma cause aussi puis le l'heuteur qui était contre lui puis en tout cas ça a fait une grosse affaire puis ça Brett Hart il a comme juste pardonné à Vince McMahon l'année passée donc comme à peu près quasiment quinze ans après ouais. fait ça a duré quand même assez longtemps mais je peux comprendre un peu l'autre s'en va ce correct. Sauf que tu sais c'est pas tu faut que tu l'acceptes il y a pas renouvelé son contrat c'est tout là je veux dire, faut ouais. pas faut revenir à monner. Mais, si mais veux yes, savoir ça. plus euh, si si vous voulez savoir plus là-dessus ceux qui sont vraiment amateurs là, il y a il y a un, euh, y a une, un documentaire sur euh, Brett Brett Bret Hart qui s'appelle The Hitman. Puis il montre cette passe là justement. Puis on voit, après le show, euh, il s'en va s'ostiner avec euh, Vince McMahon. Euh, McMahon Puis il a vraiment sacré un coup de poing. Il <rire> n'y euh, a pas juste après ça. Show, à, à la fin du combat, a il a craché été. carrément dans la face aussi. Ouais. Euh, donc ça, ça euh... c'est vraiment mal fini. C'était c'était vraiment le seul vrai coup, vrai coup de poing qui s'est donné dans le monde de la lutte depuis des années. Tu t'en fais là-dessus, mais c'est pas c'est arrangé, oui, mais peut-être pas tant que ça. Mais en tout cas, le, le temps film. En tout cas, bref, euh, tout ça pour dire que euh, l'arrivée de Kane euh, contre Undertaker, En tout cas, tout ça, l'arrivée la, de DX. En tout cas, de Rock, l'ascension de The Rock là-dedans aussi. Euh, tout ça, on le revit dans la suite C'est vraiment bien. C'est quand même assez long parce que j'en ai peut-être la moitié de faite. J'ai peut-être comme 5 6 heures de passer dessus, fait que tu sais un, un petit 15 heures euh, c'est quand même bien pour tout tout faire parce que tu as plus l'objectif à faire. Outre ça, ben là tu as le mode d'exhibition, comme d'habitude, tu as le mode pratique aussi. Euh, en tu joueur, c'est bien, oui, OK, c'est comme les autres années un peu, sauf que euh, encore là, il y a une passe en ligne. si tu l'as pas, mais il faut te payer <rire> beaucoup beaucoup, <rire> beaucoup beaucoup beaucoup de dollars. Ça c'est décevant. Mais domme chose, je veux je veux juste revenir un petit ouais. peu là, avec euh, l'attitude era puis à euh, tout ça. <rire> c'est moi ou pour une fois là La lutte, on le sait, c'est des histoires, c'est un théâtre euh, costumé sur un ring avec des gars huilés en chest. C'est correct. C'est chercher tout le monde. Mo chercher... -mo tout le monde le comprenne ça. Mais pour une fois dans un jeu de lutte, on a ouais. mis ce côté-là de l'avant, le côté que il y a ouais. des maudites bonnes histoires qui se qui se déroulent passionnantes, qui se passent d'un épisode à l'autre, d'une semaine à l'autre, et que les amateurs veulent suivre. Pour une fois dans le jeu, on a réussi à retransposer ça. Ouais parce que ça a vraiment été ce qui a marqué la lutte, en tout cas pour moi, parce que j'écoute ça depuis que j'ai quand même 8 ans, donc ça fait quand même assez longtemps que je suis ça. Euh, bon, vous pouvez me traiter de loser, je sais pas quoi, de gars qui mange dans son sort du popcorn à écouter à la lutte. Là, que, on ben, disait ça aussi des gamers dans le temps, Piga, aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on n'est pas tous comme ça quand même, sauf que... Euh, c'est ça qui avait marqué l'imaginaire un peu c'est ça qui qui nous fallait suivre ça à, semaine après semaine puis depuis des années et des années des années qu'Avilt semaine essaye de ramener quelque chose qui ressemble à ça mais ça marche vraiment pas puis je pense que malheureusement ça marche plus parce que les auteurs qui le dans ce temps-là sont tous en en quarantaine je pense en Dotacker, je pense à Kane, je pense que leur temps malheureusement est révolu. Euh type Rock qui revient une fois de temps en temps, mais tu vois qu'il est plus un en... il, il est plus le combattant qui était, tu sais, Mick Foley, c'est la même chose, qui joue Mankind, c'est la même affaire, ça c'est tout des faudrait qu'il avait ce fasse un virage jeunesse à un moment donné puis qu'il fasse quelque chose parce que là tous ces meilleurs talents, tu es en train de les mettre dehors parce que bah oh, ça marche pas. Bah oui, mais tu leur laisses pas le temps d'éclore non plus, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, mais euh, Pour revenir au jeu, c'est ça. T'as le multishow, bah c'est bien. Sauf que tu passes en ligne évidemment encore. Euh, Puis si tu vas acheter tout, tout, tout le contenu déjà, parce qu'il y aura plein de lutteurs qui vont être en téléchargement en faire comme à chaque année. Euh, c'est le online, euh, le fan access. Puis ça c'est très très cher. Mais il y a que que déjà une centaine de lutteurs que j'ai lu d'inclus déjà dans le jeu. Euh, pas inclus. Okay. Pas inclus. Il y en a qui vont être en téléchargement aussi, mais euh, en partant du jeu, si tu, tu fais pas le attitude error. Tu pas un très gros euh, effectif, malheureusement. Faut que tu fasses la de d'Era, tu n'as pas le choix, parce que ça, ça te permet de débloquer des nouveaux euh, lutteurs, des nouvelles ceintures, des arénas, mettons, en 97 la Survivor Series, bon, mais tu vas le débloquer, celui qui avait à Montréal. Euh, les anciens lutteurs comme Kane, quand il est arrivé avec son masque à Bad Blood, ça la même chose, tu vas le, le, le débloquer aussi. Euh, débloquer des, des, des vignettes, sont pas débloquer aussi des petits films. c'est correct c'est correct d'une certaine façon parce qu'on veut mettre l'avant de l'avant ouais, le mode sûr. le plus intéressant du jeu puis on veut le rendre utile aussi pour après ça la, la durée de vie ben, je pense que c'est pour ça que le monde l'achète cette année en tant que tel c'est l'attitude tissu d'erreur parce que la plupart des fans de jeux vidéo on sait que euh, c'est du 25 à 40 ans c'est la plus grosse génération de, de joueurs présentement parce qu'on a tous vieillis avec Nintendo en 86, etc., en montant. Fait qu'on est tous quasiment dans 30 ans. Les, les, les plus vieux joueurs, tu sais, c'est quasiment ça. Donc, euh, on a tous connu ça. Les fans de lutte, ont tous connu cette révolution-là dans le monde de la lutte. c'est super bien qu'il l'ait mis cette année. Parce que si elle n'avait pas mis ça, honnêtement, je sais pas ce que la franchise s'en irait. Ils n'ont pas eu le choix de faire ce virage-là. Mais outre ça, bon, le graphisme, c'est bon, sauf que je un peu déçu encore parce qu'il plusieurs boîtes de collision. La caméra, des fois, se place mal encore. Euh, bon, les lutteurs sont bien représentés. Oui, c'est vrai. Sauf que des fois, j'ai vu des affaires. J'ai vu comme, euh, ok, en tête à arrive sur le ring. Kane est en bas, il attend, mais tu sais, il fait des, comme des mouvements de réchauffement. Est-ce que j'ai jamais vu Kane faire ça dans ma vie euh, Tu sais, il y a plusieurs choses qui, qui fonctionnent pas là. Il y a des trucs génériques euh, un peu là. Ben écoute, euh, j'ai fait un combat d'échelle avec Triple H, mettons, puis The Rock, ceux si qui connaissent un peu les lutteurs. Euh, Je gagne le combat. Je suis en haut de l'échelle. The Rock, il arrive me frapper. Là, il est emmaudit, il, il en maudit, il s'en va à terre, il attend. Là, je gagne la ceinture, je tombe à terre, je suis tout content. Pendant la séquence, l'aspect de cinématique de bon, The Rock qui couche à terre puis il bouge plus. Euh, c'est parce que regarde, j'étais même pas frappé, j'ai arraché la ceinture, j'ai gagné, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais à terre Il y a plein de scènes de scriptin c'est mal amené un peu que le monde qui vont critiquer le jeu qu'elles connaissent peut-être pas la lutte en tant que telle ils vont dire ah oh, c'est un super bon jeu ouais mais il y a encore quelques lacunes qui ça que ça me tape vraiment c'est une heure. Tu sais, il y a des jeux qu'on connaît, ils ont 12 fins. mais me semble qu'il y a d'avoir deux situations. Un, que le gars est à terre, puis l'autre, que le gars est de bout, quand tu gagnes la ceinture, ça ne serait pas similé. C'est ça. C'est des petites affaires qui sont venues me chercher un peu. Euh, sinon, pas ça... Bon, euh, bon la musique, ben, tout le monde la connaît, évidemment. Euh, bon, les commentaires, le jeu est disponible en français, ce qui est sous-titré seulement. C'est juste fatiguant d'entendre... De, Je, je peux comprendre que c'est des droits d'auteur oui mais d'entendre tout le temps parler maintenant en partie de 97 ah oh, oui la le VE euh, non le grand ça la le F là à quoi tu penses là, je veux dire tu sais encore là j'accroche un peu parce que je me dis ouais mais dans ce temps-là c'était pas ça le nom de la ouais. fédération pourquoi que tu chacha après ça tu entends ah oh, oui de Moyo champion ça existait même pas dans ce temps-là tu sais bon, on le revenu au goût du jour mais, mais... T'aurais pu faire un mettons je sais pas d'aller voir la la, la WBF de mettons pour demander écoute juste le temps d'un jeu ce qu'on peut prendre le nom s'il vous plaît sinon ça fait trop pas ça fait bizarre tu sais en tout ce cas c'est une affaire que moi fans de lutte m'accroche un peu que d'autres qui vont faire la critique qui vont peut-être passer ça dans le bar euh, mais par contre c'est pas un jeu parfait mais je vais te donner ce qui ce qui vient tu sais moi je donne au moins un 8 sur 10 tu sais je veux dire ça mérite ça là. donc côté film et aussi côté jeu cette semaine on est quand même assez gâté Ouais, on est pogné dans les 8. Yeah. Ah. Allez, reste-toi là, on va voir qu'est-ce que tu dirais. Et donné reste moi, à... euh, j'ai euh, j'ai passé à travers cette semaine euh, Pokémon Version Noire 2, euh, le deuxième titre. C'est la première fois depuis le début de la franchise des Pokémon qu'on a un 2 euh, qui suit un titre. Parce qu'on vit dans le, on vit une aventure dans le même univers que le précédent volet, euh, qui était Pokémon Noir et Pokémon Blanc. Parce que euh, depuis le début de la série des Pokémon, on offre toujours deux penchants question de vendre plus de copies et d'avoir des Pokémon qui sont euh, des fameuses créatures qu'on essaie de capturer, euh, qui sont uniques d'une version à l'autre. Euh, Cette fois-ci, ça ne fait pas euh, exception, c'est encore la même euh, façon de procéder. Game Freak, à qui il va avec le même procédé, une vue au-dessus, euh, on se promène de, dans l'univers, on essaie de capturer les Pokémon, les faire évoluer, les faire s'améliorer, les faire transformer, les rendre plus forts pour pouvoir après ça devenir le meilleur dresseur de tout l'univers. On retrouve cette fois-ci deux ans plus tard, c'est euh, donc Encore une fois, dans Unis, notre personnage, un jeune garçon ou une jeune fille, selon ce que vous allez décider, se retrouve dans un univers qui a un petit peu changé par rapport il y a deux ans, lors de la version noire et version blanche premier du titre. Et on croise la route de la team Placement qui sont les méchants, qui eux espèrent conquérir le monde pour pouvoir libérer les Pokémon de leurs propriétaires. Mais dans le fond, c'est un petit peu plus salaud que ça, leur volonté. Le but, c'est de conquérir le monde. Puis une fois que tout le monde aura l'espérance c'est aller dans la nature leurs pokémon, personne ne pourra se défendre et c'était un peu le même le, le même plan de match lors de la version 1 et ça nous amène aussi un autre groupe qu'on va croiser, les ex membres de la team Plasma K, se sont rendus compte que leur plan, c'était pas tout à fait aussi doable que ce qu'on euh, disait dans le premier volet et qu'ils euh, essaient de se repentir euh, de se repentir euh, et euh, passer euh, mmh. du bon côté de la lumière sont si peut prendre Qu'est-ce qu'on réalise maintenant <rire> il, il, il, il essaie tout simplement d'avoir de, de, de, de, de l'air d'être des gentils maintenant, de, de, de s'excuser à la face du monde. Donc, c'est vraiment la Team placement qui est comme scindée en deux maintenant. Et nous, bon, on évolue dans cet univers-là où est-ce qu'on doit tenter de contrer la fameuse Team classement qui est encore méchante à l'aide un petit peu de celle qui est maintenant rendu gentille. et toi, JB présent ici ce soir. Oui. Ça, c'était le volet est que, histoire Est-ce que tu as joué au premier? Oui, j'ai joué au premier. Ok. Euh, nous on a fait la critique chez Factor Geek. En fait c'est Vanessa euh, qui l'a faite parce que grande fan de Pokémon. Euh, et puis je te dirais que euh, je sais pas pour toi ça te fait la même impression mais à part quelques Pokémon de plus, on n'a pas vraiment vu de réelle différence avec le premier. C'est une bonne suite mais euh, côté originalité j'ai pas remarqué. Elle a pas en tout cas. On n'a pas, parce que j'ai joué un petit peu aussi, là, on n'a pas vraiment marqué grand-chose de différent comparé au premier. Exactement. C'est vraiment... Euh, okay. Tu sais, l'univers est sensiblement le même. Oui, il y a quelques différences à gauche et à droite parce que le monde a évolué. des endroits où est-ce qu'on était est en mode construction dans un que maintenant c'est développé dans le deux. Euh, les Pokémon, dans le premier titre, on avait les 150 de la cinquième génération. Et là, dans le euh, version 2, on a 300 Pokémon. Donc, les 150 de la version 5, de la cinquième génération. plus 150 qui proviennent des quatre générations euh, précédentes. Une fois qu'on a passé la première partie du jeu, euh, qui euh, c'est la trame principale là, de l'histoire, une fois qu'on a passé ça, on est à peu près à la moitié euh, du jeu de fait. Euh, après ça, on débloque les autres Pokémon. Donc le double encore. On arrive à un total euh, de 649 créatures à capturer. Euh, c'est tout simplement énorme. Avec les échanges, bien sûr, ça peut faciliter euh, la chose. Euh, pas beaucoup de nouveautés. Par contre, une Durée de vie qui est colossale, 50 à 60 heures de jeu, simplement pour la trame principale. Et après ça, comme je vous dis, tu as le double de développement à aller euh, euh, faire dans le jeu, la capture des Pokémon. Donc, on peut se rendre facile 100, 120 heures de jeu. Euh, donc, la durée de vie est conséquente pour le prix que la, la, la cartouche est vendue. C'est 34 euh, Pour le nombre d'heures que vous allez y mettre, ça vaut vraiment la peine. Donc, on a plus de 100 heures de jeu facile, plus de 600 heures. 149 Pokémon au total à aller chercher. Un niveau de difficulté qui est quand même intéressant. C'est la chose que je veux souligner parce que souvent les gens disent « Ah, les Pokémon, c'est pour les jeunes. » Parce qu'on pense à la fameuse série de dessin animé euh, des années 2000. Où est-ce que c'était très enfantin. On voulait vendre les Pokémon de façon euh, au, au tout petit, avec des produits dérivés, les fameuses cartes à jouer, puis euh, les toutous, puis tout ça. Et finalement, les jeux qu'on a sur les consoles DS euh, et 3DS, parce que le jeu est, pas, est, est jouable sur les, trois, les deux consoles, mais il euh, n'y a pas de 3D, là, donc c'est la notion importante euh, à savoir. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que l'univers, oui, semble être enfantin de, au premier égard, Mais après ça, quand on embarque dans l'aventure, qu'on commence à avoir nos créatures et à avancer dans euh, cette dans ce titre, ça commence à être de plus en plus difficile. Les créatures ne se laissent pas capturer facilement. Les autres desseurs euh, sont euh, très habiles. J'irai pas à dire qu'ils sont tu sais l'intelligence artificielle est phénoménale. Non, c'est pas le cas. il euh, y a toujours le fameux jeu de euh, certains Pokémon qui ont des types euh, avantageés, désavantagés par rapport aux autres qui vont jouer euh, qui vont avoir un gros impact dans un combat, euh, mais le niveau de difficulté est important, faut faire beaucoup de leveling avec ces créatures pour être en mesure de passer au travers. C'est pas seulement de se rendre du point A au point B. Faut prendre du temps entre les deux destinations pour faire évoluer ces créatures parce que sinon euh, on sera pas en mesure d'avancer. Donc pour moi c'est une recette qui est la même. On vient de le dire euh, Dom et moi c'est la même chose. On s'entend l'histoire. On nous sert une sauce qui qui, qui goûte la même affaire que euh, les dix dernières années. L'univers est semblable. L'évolution bon est telle que telle. Mais c'est toujours une sauce qui fonctionne bien. C'est comme un bon vieux spaghetti. Tu t'attends pas de la fantaisie, tu t'attends à avoir le bon vieux spagate. Et moi, euh, ça faisait, là, j'ai joué à la version 1 euh, dans les euh, derniers mois, dans les dernières semaines. Ça faisait 10 ans que j'avais pas touché à la franchise Pokémon. Et donc, moi, cette, cette redondance-là, je l'ai pas vraiment vécu. Mais c'est vrai, euh, les titres se ressemblent énormément. De la version rouge et bleue, qui étaient les premiers titres il y a une quinzaine d'années, et maintenant, la version noire et blanche euh, 2. Tu sais, le saut est pas énorme. C'est pas... Tu ne seras pas débalancé. C'était quelqu'un qui a déjà joué dans le temps, mais la formule fonctionne très bien. Et j'ai beaucoup de plaisir, assez que j'ai commencé à jouer Assassin's Creed 3 cette semaine. Et c'était long embarquer l'histoire au début. On en reparlera la semaine prochaine. Non, c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire. J'avais de la misère un peu embarqué dans l'histoire d'Assassin's Creed 3. Je me retrouvais tout le temps aller me retourner vers euh, mon, mon ma petite console portable en train de jouer en attendant euh, la conjointe, en attendant des rendez-vous tu sais euh, ça s'ouvre bien une petite partie c'est pas trop long on peut sauvegarder n'importe quand ce que j'aime beaucoup euh, dans mes jeux parce que j'ai une vie assez euh, assez mobile euh, merci Donc, euh, tu sais, c'est un, un jeu passe-partout et euh, très efficace. Donc, euh, moi, je donne une excellente note. Je vais y aller avec un 8 aussi. C'est la thématique aujourd'hui <rire> de l'émission. Bon, bon, méchante originalité, hein? <rire> <rire> Mais c'est bel et bien, tu sais. Il euh, y a encore quelques travers. Quand on est dans un combat, on peut pas aller voir la liste de, de des Pokémon pour savoir c'est quoi son type à lui. Mmh. Puis, tu sais, il faut te refaire peut-être à des pages Internet, ce que je vais faire à quelques occasions contre des adversaires euh, plus coriaces. Aussi, euh, quand on affronte des Pokémon dans la nature on, puis on essaie de les capturer y a pas moyen d'aller voir notre liste de Pokémon qu'on a déjà pour savoir hey, je l'ai tué ou ben je l'ai pas écoute à 649 créatures je m'en rappelle pas par cœur ça aurait été quoi de m'offrir l'option de pouvoir aller voir dans ma parce liste parce que t'es pas un vrai fan ouais non ça doit être ça ça doit être ça moi je me souviens le nombre de Carnivine que j'ai tué dans Halo 4 euh, dans, dans Halo depuis euh, 2001 <rire> On va dire. <rire> ouais, tu t'en souviens par cœur, par cœur. Ah, non, calculé. J'ai tout compté, sont tous complices une faille. Ouais, ouais. L'émission est presque terminée, euh, les les jeunes hommes. Je vais vous euh, donner <rire> la fameuse question. Qu'est-ce que vous allez jouer cette semaine Bah là. <rire> Hello Cap. Oui, toi, oui, si on je le sait. Probablement <rire> commencer Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 3 Liberation pour la PS Vita. Euh, Peut-être aussi Lego Lord of the Ring... Euh, mm -hmm. euh, peut-être sur Xbox, PS3, je ne sais pas encore ce que euh, bon, je vais espérer peut-être avoir un, un, le, le jeu un moment donné. Euh, sinon, il euh, faudra que je continue ma partie aussi à désarmer parce que. Malgré que tout le monde dit que c'est le graphisme est moyen, c'est vrai. Mais écoute, c'est du Bethesda. C'est Bethesda quand même. C'est eux. sont en arrière de Fallout. que Tu sais, ça a jamais été un, un graphisme super. Mais tu sais, c'est quand même Arkane Studio. Mais c'est publié par Bethesda. Des Fait que. moi, je trouve pas ça si pire que ça. C'est pas stylé que ça, Mais le jeu, c'est le monde ouvert que tu peux faire. Tu peux être furtif ou aller à la bourrin. Mais c'est tellement le fun parce que juste un endroit que tu veux passer, euh, tu peux passer par cinq, six endroits pour arriver au même résultat. C'est vraiment le fun. tu pas pas confiné dans un dans, dans un couloir puis tout le temps faire la même chose, tu peux passer par où tu veux pour avoir le même résultat. Ça c'est vraiment cool. Donc c'est quand même que moi, honnêtement euh, c'est dans mon top 10 des jeux de l'année jusqu'ici The Donc euh, je vais peut-être attendre qu'il baisse par exemple de prix euh, parce que les notes sont mitigées parce que d'une euh, personne à tu... l'autre euh, comme je me plais à dire souvent puis JB tu me connais un peu pour ça, on s'entend que si je me fie aux notes que tout le monde donne aux jeux, j'en aurai pas la moitié de ce que j'ai chez nous présentement. Euh, mais je te dis je vais aller chercher mais pas à plein prix pour ben, moi y a... j... ton argent pareil, parce que c'est un jeu qui est très long puis il y a un très bon facteur de rejouabilité aussi donc euh, t'en fais ce que tu veux mais à date je l'ai conseillé à quelques personnes sur Twitter entre autres pis ces personnes-là sont allées l'acheter puis sont très contentes de leur choix bon j'te ben parfait <rire> tant mieux tant mieux mais fini Assassin's Creed 3 avant pareil ouais parce que la semaine prochaine euh, j'espère être en mesure de vous en parler euh, j'en ai mm -hmm. pas beaucoup de faits L'introduction est longue. C'est euh, ouais, ma première impression, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. C'est ah, correct. Ce, cette semaine, euh, donc euh, ce que je vais jouer, on va poursuivre mon aventure Pokémon un peu encore. As-tu Mar fini Mark of the Ninja finalement? Non, j'ai pas j'ai même pas touché cette semaine. Je te, te dis d'homme, j'ai oh. zéro u temps pour moi cette semaine. Zéro genre pas eu le temps ben ben ah, Un vrai gamer joue entre 2h du matin et 4h du matin, ça se fait là. <rire> <rire> ouais. Dans 15 minutes, c'est pas plus grave que ça. Ouais, non, c'est ça. T'essaieras de réveiller le monde d'un show du matin après, toi. <rire> c'est un petit peu plus dur. Assassin's Creed 3, bien sûr. Je vais essayer de m'avancer le plus possible. Mais je vais peut-être donner une chance à Borderlands 2. Euh, J'ai bien aimé au départ. Puis après ça, rapidement, ça s'est comme essoufflé pour moi l'intérêt. Puis il y a eu plusieurs jeux intéressants qui sont sortis. Oui, mais tu sais pourquoi? Je me que tu joues solo seulement. Ouais. ouais c'est pour ça. Le premier m'a fait ce fait-là aussi. Le premier, j'ai joué pratiquement solo. Puis quand j'ai commencé à jouer à deux, euh, je suis vraiment embarqué dedans parce que c'est un jeu qui est fait pour jouer en coop. Mais là, avis à nos auditeurs euh, qui nous écoutent euh, live ou en différer sur lefactorgueek.com ou via iTunes. Euh, moi, je je jouer sur PS3? Non, moi, je l'ai sur, euh, sur, ah, sur PC. Si jamais ça vous tente, euh, faites-moi signe. OK ben écoute on va faire, on va essayer de trouver quelqu'un pas que tu pleures en petite chez toi. Là. Parfait. Et luc toi cette semaine ton gaming Ben moi je vais jouer à des jeux que je vais plogger en même temps euh, Essayez, ceux qui ont un iPad ou iPhone ou i machin euh, allez vous chercher l'application de la semaine, ça s'appelle Spider de Secret of Bryce Manor. Il est normalement 2.99, c'est l'application gratuite de la semaine qui change, soit le mercredi ou soit le jeudi sur iTunes. De essayez ça. C'est vraiment le fun. Euh, on est une petite araignée puis faut faire des formes géométriques allant à, euh, sur le chemin de euh, bébêtes, des des mouches, des choses comme ça pour se nourrir. C'est vraiment le fun. C'est c'est je suis comme accro à ce jeu là. Et euh, ben moi à partir de jeudi. Je vais jouer à Angry Birds Star Wars, oh! que je vais probablement vous parler la semaine prochaine. T'es un ça, fan de Angry Birds, ça j'ai pas Angry Birds, je suis surtout un fan de Star Wars. Puis j'ai vu certaines petites choses qui me semblent dire que ça sera peut-être pas totalement pourri, mais j'aurais peut-être bien me faire avoir aussi. Donc probablement ouais. Angry Birds Star Wars. Juste que Angry Birds pour moi c'est comme là, ils vont le mettre à toutes les sauces, mais mani là, parce que ça, ça vient long. Là. Ouais. Dire, ouais. Comme ils sortent à Angry Birds au 6 mois à peu près, c'est un peu ridicule. là Ah, c'est correct. Ça passe, ça arrive un moment rope. donné. Cod the Road, c'est un excellent succès aussi, puis ils en ont pas sorti d'autres par après. Ils ont fait été... point d'argent. <rire> ben écoute, Fruit, Fruit Ninja, Fruit autant sur téléphone portable que sur Kinect, ça a marché très fort, puis ils en ont pas sorti 28 non plus depuis ce temps-là. C'est ce qu'on centre sur d'autres choses aussi. Un moment donné, c'est le fun, que ce soit une vache que tout le monde achète, mais c'est parce qu'abondamment des gens vont se tanner aussi. C'est sûr. Mais genre de voir pareil. Là. Angry Bird Batman, je sais pas moi, Angry Bird Final Fantasy, tu sais, un moment donné, euh, je sais pas. Genre. Mais là, les non. gens sont encore là, les gens l'achètent encore, fait ils ont raison ouais, d'en faire d'autres. Ben, surtout que sur Android, tu la plupart sont en fait gratuitement en plus. Ouais. ils payent pour certaines, maintenant sur sur sur, sur, sur Apple Store, mais sur Android, sur Google Play, ils sont gratuits. Je comprends pas, mais en tout cas, ça c'est c'est ça la joie d'avoir un téléphone Android. Peut-être que comprends. Google met de l'argent en dessous de la table pour les avoir gratuits. <rire> peut-être, peut-être. Mais euh, sommes toutes. Je l'ai essayé. J'ai tout essayé à la les Angry Birds. Bah, c'est le fun. Mais je dis, quand ils ont sorti la version sur 360, c'est soixante, c'était une PS 3 en version. Je pense c'est 40 dollars pour trois euh, jeux qui sont offerts ouais. en fait gratuitement un peu partout. Puis je wow. C'est un pas peu sûr. cher. Pas sûr de jouer en HD, ça donne vraiment quelque chose de plus pour le jeu. Là, mais bon. Les euh, les boys, on va devoir se ouais. quitter euh, là-dessus. On vous rejoint comment euh, sur les internets, Dom? Euh, Factorgeek@gmail.com. Euh, sinon, ben Dartsum sur Twitter, euh, Google Plus aussi euh, Factor Geek ou euh, Twitter Factor Geek aussi ou Facebook euh, Factor Geek aussi. Donc, euh, je suis voyant, moi, en tout le temps. Mon numéro de téléphone, c'est <rire> <Faites> pas, Paul, <là. rire> Luc de ton côté. Euh, sur Twitter, Ascalazormo. Sinon, ben passer par le même site, passer par Factor Geek pour euh, voir mon mon contenu et aussi vous pouvez me rejoindre par là. Et excellent ce... contenu en passant, je oui. vais pas te vanter, mais c'est ça pareil. Donc. Ah, c'est ça la coche, c'est ça la coche. factorgeek.com. Ouais. et moi, on me rejoint via euh, Twitter, un commercial Gang underscore B. Donc euh, c'est comme mon nom, là, au simple que ça. Bien, yes. euh, Jean Benoît. Ouais, t as t as deux compte, secondes. Excellent travail partout, ce que tu fais, c'est vraiment excellent. Oui. <rire> Merci beaucoup. Je suis d'accord. était vraiment un professionnel dans, dans, dans tous les sens du mot donc félicitations bravo puis M continue merci beaucoup je, euh, les je jeunes hommes j'espère que nos chèques et nos nos chèques sont normaux <rire> ça sent bien ça sent bien j'ai dit qu'on était pas payé tantôt t'écoutes pas <rire> hey j'essaie Il tu'es pas obligé d'avoir un montant sur le chèque by the way. <rire> bonne semaine à tous <rire> bye bye, tout et à, tout monde, à toutes ouais. merci d'avoir été là pour l'émission TDF télé réalité télé... <rire> Réalité oh. augmentée, la techno à un autre Je niveau. J'ai professionnel qu'il était professionnel. C'était le troisième élément. On se rejoint la semaine prochaine. Lundi, euh, en direct, 19h30 sur les ondes de la radio CILA ou encore sur le 3WV CILAMF.com ou sur le factorgeek.com euh, en différé et sur iTunes aussi. Vous pouvez nous retrouver partout. Merci d'avoir été là. Bye bye.